Uh, present. Bien, bien, bien, bien. Le jeune Sylvain Giraud est-il là Présent. Bon, ça révise dur, hein, je vois ouais, là. Ça e s t e n train de lire les notes. Là, attention, il ne faut jamais réviser avant l'examen. Après, on oublie tout. Hein. <rire> bon, vous allez bien ou pas Très, ouais, très bien. bien J'espère que vous tous, hein, auditeurs, auditrices, vous avez passé un excellent week-end ensoleillé aujourd'hui, un petit peu plus misérable hier. Bon, on en a bien profité en tout cas, on a bien la pêche ce soir. Hein, on、Sarah. a la pêche,、ouais. Bon, allez, qu'est-ce qu'on se fait ce soir Un petit peu de musique, on parle pendant deux heures, qu'est-ce qu'on fait Oh, moi je crois qu'on va chanter. Et tu sais, Sarah, la dernière fois qu'on、oui. qu a quitté l'antenne, c'était、oui. dimanche dernier à 20h,、oui. oui. on avait dit qu'évidemment on y avait plein, plein, plein de très bons, très bons disques qu'on n'avait pas eu le temps de, de passer, puisqu'on arrive avec un carton plein, évidemment, et bah, ça ne le, le fait pas toujours. Et on vous avait parlé qu'on était très excités, puisqu'on avait reçu le nouvel album de l'artiste new-yorkais Anthony and the j o h n s o n Donc, bah,、mmh. voilà. Voilà, chose promise, chose due. On va commencer avec lui et puis on va y aller tout tranquillement hein, parce que cet album、euh, il est composé de ballades vraiment épurées et délicates. Mais c'est ce qu'on aime toujours, cette voix magnifique de Anthony et son groupe de o n c d Johnson's. Un extrait tout de suite dans la Belle Rock. L'album s'appelle The Crying Light. Il est disponible hein, chez Rough Trade, distribué en France par Beggars Banquet. Un extrait tout de suite, Sarah. Kiss my name Oh, I'd like to kiss something else t h a n your name, but.、Uh, <rire> ça compte. On commencera avec le nom et puis on verra ensuite.、Euh, hein D'accord On fait comme ça <rire>、okay. Allez, ça commence、marche. fort. Oh, ça commence fort. <rire> Kids, my name. Mama in the afterglow. When the grass is green with grow. And my tears turn to snow. Well, I'm only a child. Born upon a grave, dancing through the stations, calling out my name. Kiss my name, kiss my name, kiss my name, kiss my name. Kiss my name. Oh, kiss my name. I'm trying to be sane. I'm trying to kiss my friends. And when broken, make amends. Oh, kiss my name. The curtain's wide. The turtle doves embroidered、light. As g h e a lie、I'm、murdered in ground. The rain compacting sodden sound of songs I sang the years before. Kiss my name. When it was my time to reign. From the cold I became、oh. du New York. Et Anthony and the Johnsons. Kiss my name, issu du nouvel album The Crying Light. On vous l'avait promis et franchement, ça aurait été dommage de passer à côté puisque moi j'adore. À mon avis, c'est le genre de choses qu'on adore ou on déteste. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis Ah, c'est feutré pour un petit apéritif cocktail. Ouais, exactement. C'est bien pour commencer une émission tranquillement comme ça. Ça rate t e l m e petit peu plus gay que le Tat Tit qu'il est sorti j u s t e a v a n t C'est vrai. En tout cas, cet album qui s'appelle The Crying Light avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10 morceaux dessus、Ooh. de haute qualité, évidemment, mais on e n attendait pas moins de monsieur Anthony et ses Johnsons. Voilà, autre grosse anticipation de l'année, c'est le retour de monsieur Pete Doherty hein, qui va mieux. On le voit moins dans les、euh... Dans les pages people. Ouais, dans les pages people.、Ouais, c'est un、vrai. petit peu calmé là, je sais pas. Peut-être c'est la crise aussi au niveau des drogues, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Il a signé un notagé en relations publiques. Ouais, c'est possible. C'est possible. <rire> Enfin, donc, la semaine dernière, on a reçu, vous savez, qu'il va faire un album solo, un premier album solo hein, pour l'ex-chanteur des o n c d Libertines qui délaisse son groupe, hein, les Baby Shambles, pour se lancer dans l'aventure solo. Mais c'est pas C'est juste une petite parenthèse, hein, puisque les Baby Shambles, ça va continuer. Et on a reçu le, le premier single hein, donc, de o n c d ce premier album solo. L'album, lui, va sortir en mars chez EMI, il s'appelle Grace w a s t l a n d s Apparemment, il y aura 12 morceaux dessus, avec du beau monde hein, pour l'accompagner, M. o n s i e u r Doherty, puisqu'on va retrouver à la guitare le L'ancien est nouveau puisqu'il est de retour dans le groupe Blur. C'est Graham Coxon, on retrouve aussi Dot Allison sur un titre et puis une partie de, de son groupe. Donc je suppose que c'est les Baby Shambles aussi sur plusieurs autres morceaux. Voilà donc l'album, il faudra attendre mars et tout de suite dans la Belle Rock, le nouveau single Last of the English Roses. With the famous auntie, a r t h u r s trousers on. We'll slap p e d by that slapper. Now we all laugh. She loved the loudest song in 93. c a n c h on the bees, knees off the bees. a t and dancing e a、yeah. Nouveau single, hein, premier single tiré du premier album solo pour l'ex-chanteur des Libertines, Mr. Pote Pete Doherty. Pardon,、euh, réaction là, à chaud comme ça C'est gentil. C'est gentil,、ouais, c'est、euh, bien radio en tout cas. Ouais, mél la mélodie est très bonne.、Ouais. Est-ce que ça va tenir par contre sur un album Ça, c'est pas évident. Ouais, ouais. Moi, j'aime mieux quand il y a les guitares、euh, bien saturées. À、euh, ah, l'époque de, des, des Libertines, hein, ouais, plus, hein,、ouais. plus que Baby Shambles encore.、Hein. Bon, bon C'est peut-être le, le, le morceau qui convient. Il faut se méfier des singles. C'est en général les,、ouais. les, les titres les moins forts des albums. Sarah, tu voulais rajouter autre chose bah, tu sais, que, Vous savez qu'est-ce que c'est un English Rose、euh, Une rose de variété qui vient d'Angleterre, non, non Non, c'est des, des dames en fait. C'est p o u une fille. fille. C'est pour une fille. Donc, c'est une fille. Très belle, mais sans être、euh, trop maquillée,、euh, bien un, innocente,、euh, avec un, le, une peau très blanche,、euh, très belle. quoi. D'accord, genre un petit peu à la Kate Winslet, un petit peu, non? Euh, oui, mais un petit peu plus innocent quand même.、Ah, <rire> d'accord, d'accord. Elle n'a pas couché sur le canapé avec、euh, Leonardo DiCaprio, c'est ça que tu veux dire、euh, oui, oui, oui, Bon, d'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, l'album va sortir donc, en mars, un album solo pour Pete Doherty. Il s'appellera Grace Wastelands et il y aura donc 11 autres titres à découvrir. Voilà.、Mmh. Au programme de ce soir dans la Belle Rock, évidemment, beaucoup, beaucoup de, de nouveautés. Et puis, on vous présentera la soirée de mardi, hein, au mardi du Grand Marais. u n e s o i r é e blues dans instants, d a n s quelques i n n s s t t a Une autre nouveauté signée par un groupe australien qui est installé depuis pas mal d'années en Angleterre. Le groupe s'appelle Howling Bells. Ils sont quatre.、Hein. Ils sont connus pour avoir、euh, bah, tiens, euh, récemment réalisé les premières parties du groupe Mercury Rêve lors de leur tournée européenne. Deuxième album qui va sortir début mars. L'album s'appelle Radio Wars. Ça faisait trois ans qu'on attendait la, la suite hein, de leur premier album.、Euh, Qu'est-ce qui s'est passé d'autre, Sylvain Un changement de label, il me semble. Ouais, ils、euh, l'ont quitté pour Bella Union. Pour signer avec、euh, Independent. Ouais, donc un tout petit peu plus de, de moyens, on va dire.、Mmh, et、bien. sachez que ce qu'on va vous jouer, qui s'appelle Cities Burning Down, vous pouvez d'ores et déjà trouver ce single et pour l'album. Donc on attendra un petit moment. Vous allez voir, Sarah, ça va drôlement bien te plaire. C'est très feutré, ça rappelle un petit peu Mazistar.、Yeah. Howling Bells, donc avec Cities Burning Down. S'appelle Howling Bells, le titre de ce single hein, qui annonce le retour, un deuxième album, Radio Wars Cities Burning Down. Moi j'aime beaucoup ce genre de, de son très feutré,、euh, ça, ça, ça me plaît vraiment ça.、Mm -hmm. C'est très fort. Bien bien, les cœurs me faisaient penser à Radiohead. Un petit peu, d'accord.、Ouais. Ouais. Dans, ouais, dans Kidai, il me semble qu'on、okay. trouve des cœurs comme ça.、Okay. En tout cas,、euh, belle voix qui ressemble un petit peu à la dame de Mazistar, q u non Bah... Un peu Mais moins triste. Moins Moi triste, je trouvais、ouais. qu'avec Mazista elle avait une voix très très triste, mais ça c'était une voix bien posée quand même. Bon, en tout cas, c'est plutôt bon signe hein, pour le、Toujours. nouvel album qui s'appelle Radio Wars. Il faudra attendre donc début mars et ça sortira évidemment chez p i a s e France. On vous a parlé il y a quelques instants de la prochaine date des mardis du Grand Marais qui va se dérouler ce mardi.、Mm -hmm. Est-ce que vous aimez le blues ou pas Ah ouais. Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu une, une soirée entièrement dédiée au blues, c'est ce qui va se passer. Donc, euh, du o n c d côté de, de la salle de, de Riorge, hein, puisque la soirée va commencer avec un duo qui s'appelle Mountain Men.、Mmh. Déjà, ils ont tout gagné hein, à mon niveau, puisqu'ils parlent de, de montagne. Ils viennent de Saint-Tuc de Chartreuse dans les Alpes. Déjà, il y a le mot Chartreuse en plus, ça se passe bien pour l'instant.、Ouais, on, on, on aime ça, franchement. Authentique. Ouais, et authentique, ouais, complètement. Apparemment, ils sont toujours aussi pieds nus ou en tongue. Je sais pas ce que Cyril, le, le programmeur, m'a dit. Enfin, bref.、Faut、ça va, ouais, pieds, ça va bien. Ce, ouais, ouais, ouais, exactement. On u ouais a a i s e e e x c t m t o n va pas revenir sur les conversations de pieds. C'est bon, on a Parler de ça hier soir,、euh, ça va quoi.、Euh... Oui, mais en même temps, il faut penser que Ian, un des, des, des duos, il s'appelle Barefoot Iano. Voilà, et、eh、bien exactement, c'est pour ça. Voilà, s a r a h Voilà, merci. Toi,、bah、au moins,、ouais. tu lis les notes, c'est bien. Moi, j'essaye.、Euh, en plus, ce, ils sont deux,、hein. donc il y a un duo,、hein. il y a Mathieu qui vient de, de Saint-Hugues de, de Chartreux,、euh, qui s'appelle Monsieur Matt, en fait, qui s'occupe de, de la guitare et du chant. Et il y a donc un Australien、euh, qui s'appelle Ian, entre autres, qui, est, bah, tiens, pour la petite anecdote, il a été quand même deux fois champion. D'Australie d'harmonica. i l s ont quand même des, des, des trucs plutôt sympas、euh, en Australie.、Euh, ça va être drôlement bien hein, si on regarde un petit peu leurs、euh, leur performances et leurs récompenses. Lauréat, par exemple, du festival Blues sur scène 2006.、Euh, sélection pour la France hein, du Challenge international de Blues de Memphis 2008. Ça en jette quand même, les gars.、Ah, ouais. Ouais. Ouais, on fait de l a b o n n e musique dans les Alpes. Alors.、Ah、bah, exactement. Et、ouais, on fait plein de, de très bonnes choses dans les Alpes.、Voilà. Euh, C'est eux qui vont ouvrir le bal donc, mardi du Côté de, de Riorge, Mountain Men, on s'en écoute tout de suite un extrait.、Euh, bah, vous allez voir un véritable hommage au blues traditionnel. I keep drinking m o l d e m e a try to draw my blues. I keep drinking molten milk, trying to drown my blues away. Baby, you're just welcome to my loving, out of the flower of t m e m l e m m i l l k v e m i l k k e e p r u s h i n g to my head. Mold of milk, mold of milk. k e e p r u s h i n g to my head. And I have a funny, funny feeling. And I'm talking all n i g h t Dream, and you'll hug your daddy one more time. b a b y fix me one more dream. And you'll hug your daddy one more time. Keeping on s t a r i n g my mother milk, mama. Until I change my mind. I don't know if i p on t u r n i n g It must be s p a c k around, my bird. I don't know if i p on t u r n i n g It must be s p a c k around, my bird. I have a warm old feeling and a hair rubbing on my head.、Oh, But I'm amazed at what you say.、And、this is a game, it's a thing to play with, and nothing more. <laughs> But I've been here so many times, I don't want to think about it. And I've heard this so many times, I don't want to hear about it. And I'm bored, bored, bored. With the same old lines as last year. You think there's only so many words in the world worth saying, and that's just the lazy part of you. So I split up all your sentences and mess them up just for something new. I've heard them so many times, I don't want to hear them anymore. I've been here so many times, I don't want to be here anymore. And I'm bored, bored, bored with the same old love. It's over, it's not you, it's me. It's over, it's not you, it's me. It's over, it's not you, it's me. It's over, it's not you. I'm b o r e d b o r e d b o r e d with the same old lines as last. Les Mountain Men pour commencer, qui ouvriront donc le bal pour la prochaine soirée, hein, des Mardis du Grand Marais. On vous rappelle que ça commence à 20h30 et que c'est une soirée blues. Blues traditionnel pour commencer avec les Mountain Men, et puis après blues électro-forain, comme ils disent, hein, du côté de Monofocus. Deuxième groupe qui viendra donc réjouir tous les auditeurs du côté de, de Riorge. Ça va plutôt bien se passer.、Mmh. Du bon blues traditionnel, hein, vous avez vu ouais, Très traditionnel. Très, ouais. Ouais. Avec des petits bruits de bouche assez intéressants quand même.、Ouais. <rire> ouais. C'était bien ça.、Ouais. Et puis à l'instant, Sarah, on était reparti du côté de bah, quasi l'Angleterre, juste à gauche, hein, du côté de, du Pays de Galles. Oui, Pays de Galles.、Ouais. C'est u n à voir avec l'Angleterre, il ne faut pas les confondre. Oh, excuse-moi, Sarah, excuse-moi, excuse-moi.、Oui. Excuse tu dis que c'est un Gallois, il, il va te tuer. Bon, il va t t u avec ses m n Il e faut pas dire ça à Rod Thomas, <rire> qu'on vient d'écouter,、ouais. un artiste gallois qui a d'ailleurs été voté meilleur artiste hein, dans son pays,、euh, élu par la radio BBC en 2008.、Ouais. Euh, petite histoire. h i Sur t o r i q e s u ce personnage assez、euh, sympathique, on va dire bah, Dans le pays de Gallois, pas de Galles, il n'y a pas grand-chose. Il y a beaucoup de champs, il y a beaucoup de moutons, il y a beaucoup de ciel. il、euh, n'y a、Mais、pas Ça, pas ça rappelle un petit peu le, le pays rouennais, d'ailleurs,、ouais, niveau du, du paysage. <rire> Sauf que c'est des vaches、nous. Ah oui, non, eux, tu sais pourquoi les Gallois, ils aiment bien porter l e s bottes en capture Oh, on ne veut pas、oh. savoir, Sarah, on ne veut pas <rire> savoir. C'est bon, je vois je v où i s o c'est que tu vas arriver. c'est p o u r coincer les pattes derrière du mouton,、mmh. comme ça, ils ne bougent pas. Oui,、mmh. à la légionnaire. u en gros, c'est ça,、ouais, D'accord. Un,、ouais. voilà. un programme très culturel ce、ouais, ouais, soir dans la Belle r u Merci、euh, pour tes、sais. interventions, Sarah, ça se、ouais, passe ouais, bien. Ouais. Ouais. Et j'y、euh, parle、oui. en général.、Hein. Donc, alors, il vient, il vient du sud, de, du, sud de, de, de, de, du pays de Galles, c'est ça Voilà, lui, il n'y a rien. Il, était, il habitait entre deux villages, donc il n'y avait pas grand-chose à faire, sauf faire la musique. Bah, il y avait des autres choses, mais bon, il n'aimait pas trop les mutants, en fait. <rire> Et il n'avait pas de b o t t e s à sa taille. Donc, bah,、voilà. Il n'arrivait pas, il faisait b a h mais、ouais. il n'arrivait pas, il courait. D'accord,、euh, ouais. Voilà, donc、euh, il n'avait pas de chien non plus.、Euh, donc il a commencé son propre label. On va s'en aller, nous, Sylvain. o Non, la on ça se le rappelle, je suis fan de Coluche.、Euh, il <rire> n'y a pas de même. <rire> Et bref, quoi, donc voilà, il fait de la musique. Bon, il a fait de la musique, il a commencé son propre label, un Self Raising、voilà. Records. Il a l'habitude de jouer avec une guitare, une, un looper, tiens, ça va te plaire, Sylvain.、Ouais, si euh, mmh. Un synthé, percussion et aussi des hand claps. Hand claps, Sarah, démonstration. Voilà. Voilà, ça c'est un l a p Et il décrit sa musique comme du disco folk,、ouais, voilà, puisqu'il、ouais. veut faire avant tout danser les gens et les faire sourire. C'est bien, hein, Rod Thomas.、Voilà. Mmh. Euh, premier album、euh, Until Something Fits, prévu pour début mars. En、ça. attendant, hein, vous pouvez télécharger sur iTunes le single qu'on vient de s'écouter, Selm Old Lines, avec mmh. notamment mmh. un remix signé James Youill. Est-ce que ça、will. se prononce comme ça Youill Bon, en tout cas, y o u i l C'est très ça... français ça. Ouais, je sais pas,、ouais, je sais pas, je sais pas. J'sais pas、euh, James Will, petit prodige de laptop folk. C'est en fait quand on mélange le folk avec des éléments électroniques. Ça nous rappelle un petit peu des artistes tels que、Air、Space Holiday qu'on a passé la semaine dernière. José g o n z á l e z Il y a un album là aussi qui sort. Ça s'appelle Turning Down Water for Air. Ça va sortir le 9 février prochain. Et vous allez voir, c'est plutôt sympa. She Said in Jest. James Will dans la belle rock. On the way from my house to your house, it goes wrong and things just start to move faster. I just can't seem to slow them down. le CD qui bloque oh s i non, il me le fait pas ça、oh, en direct. <rire> bon, promis la prochaine fois, on se, on se le met en entier.、Hein. Je savais que ça allait couiller là sur ce coup là. Bon, c'est pas grave. Il est pas reparti, non, il est pas reparti, non, non, Sarah. Oui, bah, on peut t'aider si tu veux. Ouais, tu、si、peux, peux m'aider.、Ouais. Bon, James Will, Shisa e d i n j e s t Franchement, c'était plutôt bien parti.、Hein. Ça vous a plu ou pas? ah c'était frais. Bon, on essaye de, de se le mettre avant le, la fin de, de l'émission. On va voir.、Hein. Bon, Tu sais qu'est-ce que ça veut dire in jest Non. Bah, ça veut dire en rigolant. Elle disait en rigolant, donc en fait,、euh, il en fait ça exprès. D'accord, c'est une blague,、mm -hmm, d'accord, c'est ce que tu es en、bien. train de me dire. Bon,、ouais. en tout cas, l'album s'appelle Turning Down Water for Air, sortie prévue pour le 9 février 2009 chez Coopérative Music. C'est dommage parce que ça allait bien s'enchaîner avec le prochain disque, hein, qui est une nouveauté française, on va dire, chez Jaring Effect, le label lyonnais. L'artiste s'appelle Philastine et l'album s'appelle Dirty Bomb, une sortie prévue en février. Vous allez voir, ça, c'est de la balle, j'adore. On espère pouvoir l'expliquer、si、à l'archi. La ouais, on essaye. Musique est le weapon. Musique est le truc du futur. Musique est le weapon du futur. Le tambour est le centre de la musique. Et le tambour est. Enough to make a dirty bomb. There was a <inaudible> laptop making a dirty bomb. Dirty. D、dirty bombs. Dirty beeps. As you heard just now. A dirty bomb. Dirty bomb. And it could be used in dirty bombs. Dirty bombs. Dirty bombs. Dirty bombs. Dirty bombs. This is the dirty bomb. Um, um, under、oh, oh, oh, control, 5 to 5. Before, it is not、uh, under control. control. Head back to point field. We're in 7th. We're in 5 with Bobbins. We can feel their identity. L'artiste s'appelle Philastine. L'album s'appelle Dirty Bomb, sorti prévu en février hein, sur l'excellent le, label lyonnais Jaring Effect. Deuxième album, Sylvain, pour ce producteur et percussionniste. Ouais, c'est un véritable de, globe-trotter, pardon. Et、euh, il adore mélanger les musiques du monde. Ouais. On dirait qu'il aime bien, peut-être, l Drogue aussi locale, non, je sais pas. Oh, Tu crois, bah, ça se d i structuré,、oh, mais、pas. ça se dit pas à la radio.、Oh. Ça, Sylvain,、oh, mais ça n'engage pas moi. Quoi,、hein. bon, en tout cas, <rire> il a l'habitude de, de voyager avec un petit, un petit enregistreur et il aime bien faire partager un petit peu les ambiances sonores des, des pays pour lesquels il visite un petit peu comme ça. Et、euh, c'est le cas encore hein, sur ce nouvel album avec un son résolument urbain et moderne, mais aussi très cosmopolite. Donc, Philastine actuellement en tournée mondiale avec notamment des dates. En France en avril prochain, vous trouverez tout, bah, tous les détails hein, sur jaringfx.net r ou alors à partir de demain sur http://labelrock.blogspot.com. D'ailleurs,、euh, vous pouvez nous envoyer des emails aussi. On est en direct pour nous dire、euh, bah, voilà pourquoi le CD le CD, il CD a bugué. Quelqu'un qui m'envoie un email pour dire que c'était bien parti pour James Will, mais bon, on ne sait pas comment ça se termine. Bah, au moins, ça prouve qu'on est en direct. C'est quand même déjà、euh, ça、ouais. de, de, de prouver. voilà James Will, qu'on essaiera de, bah, de vous caler avant de, la fin de l'émission. On essaiera De, de nettoyer le CD un petit peu. Tiens, on repart du côté de Londres, Sarah, avec、yes. LR Rockets. LR Rockets avec un titre London Girls. Ouais, un remix signé To Bob Cons. C'est bon, ça To Bob Cons. <rire>、euh, groupe de l'Est de Londres hein, qui a sorti l'année dernière, on vous a bassiné un petit peu avec ce groupe, plusieurs singles et qui se décide enfin à sortir un maxi 4 titres. C'est sorti le 12 janvier dernier sur le label Silver Door Records. D'ailleurs, ça va être une année un petit peu chargée hein, pour LR Rockets puisqu'il y a d'autres singles. Un deuxième maxi qui va arriver le jour de la Saint-Valentin le 14 février et un nouveau single en、euh, mars. Et On espère un album avant la fin de l'année.、Cool. h u t C'est Une affaire anglaise hein, dans la b e l l Rock LR Rockets de Londres pour commencer London Girls 2 Bob c a t s Remix. On vous rappelle que c'est un maxi 4 titres qui est disponible chez Silverdor Records, facilement trouvable sur l'internet. Si vous avez aimé ça, et bien sachez qu'il y a d'autres singles et on l'espère un album cette année. Et ils ont dit que des bonnes paroles. Hein oui London Girls are so hot. ouais Les filles londoniennes sont si chaudes. Tu dis ça parce que t es londonienne, non C'est ça Toi de dire ça. D'accord,、okay, okay, donc、va. tu dis oui, c'est vrai. Exactement, oui, oui, oui.、Ah. Mais tu, tu, tu viens des sexes, toi Oui, oui À、oui. l'origine. Attention, n o n non, non, je t'ai né、euh, dans la banlieue de Londres. o u i s la grande banlieue, d e s Oui, les r n e s grands... Et、euh, il dit aussi、euh, take off your underwear. Ah ouais, d'accord. Tu、ouais. Lèvez vos suds vêtements. Ouh,、mmh. ouh là là. En tout cas, c'était bien. Moi, ça m'a bien plu. LR、ouais. Rocket, ça met bien la pêche. Et puis, puisqu'on parlait de, des sexes, hein, Et bien retour du groupe culte des sexes. Hein, de Prodigy, facile、mmh. à reconnaître, la patte de Prodigy, Et bien qui fait、euh, ce qu'ils font de mieux, quoi, tout simplement. u Nouveau n single, Omen, ça va sortir le 16 février prochain.、Euh, premier extrait de, du nouvel album hein, qui s'appelle Invaders Must Die. L'album est prévu fin février sur le label Cooking Vinyl. Avec une Une distribution française assurée par Piace. Qu Qu'est-ce que vous pensez C'est du prodigy. C'est du、marrant. prodigy. Mais ça le fait, à chaque fois, ça le fait. C'est vrai. Ça retourne, c'est bien.、Ouais. Mmh. Ça donne bien la pêche. Et c'est ce qu'on aime dans l e b a t t l Rock.、Ouais. On va calmer un petit peu. Non, pas vraiment, tiens.、Euh, on a fait récemment notre Best of 2008. Tous les albums qui nous avaient un petit peu marqué.、Euh, on en a forcément oublié parce que c'est difficile de, en deux, deux fois deux heures de, de récapituler une année. En tout cas, on a laissé tomber Light of the Pier. Mais c'est un album qui nous avait quand même marqué.、Mm -hmm. euh, groupe de Nottingham en Angleterre. Une des révélations de 2008. Souvenez-vous, ils ont sorti leur premier album Black Fantasy Channel. Ils seront en concert. Tiens région dans la C'est ce mercredi 28 janvier, du côté de la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Et une petite note, puisque Simon n'est pas là ce soir, sachez que si vous n'aimez pas aller du côté de Clermont et que vous préférez aller du côté de Lyon, Et b il y aura aussi là des mammouths, aussi hein, des dinosaures, puisque ce mercredi, il y a les Kaiser Chiefs qui jouent au Transborder.、Ah, cool. Deux excellents concerts, il faudra choisir.、Euh, Peut-être,、euh, si vous voulez vous faire une idée de Light of the Pier, tout de suite un extrait, ça s'appelle White Snake. Ah, on était parti cool au、euh, début de l'émission, mais on a pris notre rythme de croisière. C'est m o n t en p i s a n c e s t monté en puissance, c'est、ouais, comme tous les bons sportifs, c'est comme ça. C'est le petit tour de vélo ce matin, ouais, ça nous a remué. Et attention, hein, Light of the Pier, donc White Snake,、euh, premier album Black Fantasy Channel. Si vous avez aimé ça, allez les voir ce mercredi 28 janvier à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand.、Euh, D'après les quatre musiciens du groupe, leur musique est intéressante, réactionnaire, riot punk, provocatrice, sans merci et couillue. Je pense qu'on peut dire ça sur l e x t r ê m e Qu'on a écouté.、Euh, et puis à l'instant, grosse、euh, nouveauté, un Maxi 3 titres apparaît r le 12 février prochain sur le label Dora Dorovich, nouveau projet franco-américain、euh, du, du nom de Binary Audio Misfits.、Euh, Sylvain, plus d'explications là-dessus, on connaît, hein, on sait qui c'est. Alors c'est la rencontre de deux groupes, dont un qu'on qu commence à connaître bien, c'est Expérience.、Euh, Voilà. petit rappel vite fait.、Euh, C'est、euh, un groupe de Toulouse、euh, qui fait du rock、euh, quand même bien barré, avec、ouais. des textes、euh, bien ciselés. Ouais,、Et、Michel, l ex Diabolo g o m évidemment. Voilà. Et、euh, d'un côté,、euh, du hip-hop、euh, de Texan, c'est The World Association. Ouais, c'est drôlement bien. En tout cas,、euh, on vous a expliqué ça la semaine dernière, puisqu'on vous en a joué un extrait.、Euh, Expérience qui a donc découvert sur internet la musique des, du, des Texans hein, de, de hip-hop. Et il y a eu des, des fichiers en fait qui ont traversé l'Atlantique du côté de, de l'internet. Et du coup, bah, le résultat, parfaite fusion musicale. C'est un 3-titre s et ça va sortir donc le 12 février prochain. Ça sera disponible uniquement en v i n y l e Ou alors en téléchargement numérique.、Euh, Sylvain, c'est la première fois que tu é c o u t a s ça、euh, Réaction Ouais C'est bien C'est barré. i e n b quoi C'est intéressant quand même.、Ouais. Euh, donc, trois titres, hein, je vous le disais.、Euh, le premier titre s'appelle Brain Drain Generation. Et puis, il y a donc la version d'expérience avec l i v e to France et la version de hip-hop un petit peu l i v e to Texas. Voilà, trois titres. C'est tout un concept. En tout cas, il y aura une tournée.、Oui. Euh, quelques dates organisées en France très prochainement. Malheureusement, aucune du côté de Lyon ou de Saint-Etienne. On a eu l'attaché de presse、euh, par email il n'y a pas si longtemps que ça. Et elle était déçue parce qu'elle pensait justement revenir du côté de Saint-Etienne. Mais pour l'instant,、eh、il faudra se contenter d'écouter le CD, quoi, tout simplement.、Mm -hmm. au voyager. Exactement, voilà.、Oh, euh, on va marquer une page de pub dans quelques instants. Juste deux autres nouveautés et pas des moindres. De Rosa, ce sont des,、euh, écossais, hein, des Écossais. Parmi les meilleurs groupes écossais actuels qui proposent une sorte de mélange de folk, de musique urbaine avec des magnifiques couches de clavier des sons électro derrière. Il y a un nouvel album qui arrive sur l'excellent label Chemical Underground, l'ex- Label hein, des Delgados、mm -hmm. avec Paul Savage à la production. L'album s'appelle Prevention et vous allez voir dessus, c'est franchement terrible.、Euh, Under the Stairs, un extrait tout de suite dans la Belle Rock. à noter que sur cet album, on retrouve aussi quelques participations de, de potes, justement écossais, puisqu'on trouve Robert Johnson et un certain Barry Bones du groupe Mogwai. The alcohol is slowing my breathing. The cigarettes keep my chest tight. A heritage of arguments. A history of making mistakes. The fact is, I still. Eyes of you touching me, the she. La Bell Rock, les Écossais de De Rosas pour leur deuxième album, un extrait Under the Stairs. L'album s'appelle donc Prevention. Ça va sortir le 2 mars prochain chez p i a s e t C'est une production Chemical Underground Records. Bah, si tu veux vraiment maîtriser ton accent écossais, il faut、oui. écouter ce disque.、Quoi. ouais, ouais, ouais De une, I'm going de une de Lude. Cours d'anglais, cours d'écossais. Il、ouais, y a vraiment un une vraiment grosse、écossais. différence. Ah, bah énorme! énorme différence énorme. au niveau de la prononciation, au niveau de la musique, ça vous a plu ou pas? Voilà. Ouais C'était mignon. Ouais, c'était mignon, d'accord.、Mm. Euh, de mars donc, p o u rendez-vous r pour,、euh, rendez pour euh, l'album Prevention et puis、euh, à l'instant des chouchous hein, de,、yeah. de la Belle Rock. Pete and the Pirates, nouveau single ce mois-ci. On vous avait joué la face A et ben on vous joue la face B.、Euh, Blood Gets Fin, c'est toujours sur le label Stolen Recordings. A noter que bah, le groupe est en train de, de bosser sur leur nouvel album prévu pour 2009. Voilà, Allez, les amis. On Remarquez une petite page de pub, on revient tout de suite après pour vous présenter le deuxième groupe. Groupe qui jouera donc du côté de Riorge, un groupe qui s'appelle Monofocus. Virgin Radio, b r o h a m Label Rock, tous les dimanches soirs de 18h à 20h. Deux heures de son, pas comme les autres. Label rock et Label blues dans quelques instants, puisqu'on va vous parler de, du retour hein, des, des mardis du Grand Marais. Ce mardi, du côté de, de Riorge, avec, on vous a présenté au début d'émission les Mountain Men donc, qui viennent de, de Saint-Hugues de Chartreuse. Et pour la deuxième partie de cette soirée, on accueillera un groupe d'électro blues forain s qui s'appelle Monofocus. Ils viennent de Lyon. Ils ont sorti un premier album hein, qui s'appelle Fratelli Bruti.、Euh, trois presque manouches, m i c o b o y mi-clown, bourru pour. De faux arrivés dans la musique par le théâtre de rue, c'est toujours un bon signe, ça. Ça、mmh. sent le Cyril un petit peu quand même, tout ça. C'est vrai. vrai. En tout cas, l'univers des Monofocus une botte de paille, un tambour, une caisse en bois, un tuba, une guirlande de lampions, un banjo, une roulotte et un sampleur. Et j'ai été faire un petit peu de, de recherche hein, sur l'internet et j'adore, j'adore, j'adore. J'ai trouvé cette petite ligne. C'est comme si Trio montait sur scène sous acide. Mm -hmm. C'est beau, hein? C'est beau. C'est beau. Ça va. Moi, je veux savoir, l e boîte de paille,、oui. est-ce qu'ils la ramènent toujours avec eux ou est-ce que c'est sur l e fiche technique de cancer? Il faut <rire> venir une boîte de paille.、Et、bah écoute, <rire> ça va ici, mais bon, ouais, à Paris, à paris ça, fait fait ça reste plus chaud.、Ouais, ils ont le salon de l'agriculture et tout, ils débrouillent bien aussi les、ouais. parents. <rire> Bon, en tout cas,、eh、ben, écoute, il ira s leur poser la question, puisqu'ils seront ce mardi du côté de Rioche. On va a r d e m En deuxième、ouais. partie, on vous rappelle que l'ouverture des portes dans la salle des grands marais à partir de, de 20h30 et que vous retrouverez donc Mountain Man et nos amis de Monofocus. Un extrait tout de suite, Sarah, ça s'appelle、euh, Il s'appelle Des Gringos. Ouais, Des Gringos. Mais, il faut laisser les chevaux dehors. Ouais, on laisse les chevaux dehors, d'accord,、voilà. ça marche.、Ouais. <rire> Allez, on est parti, Monofocus.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 Cowboy, bottes de paille et son bien crade.、Hein. Voilà ce qui vous attend du côté de Riorge avec les monofocus. J'aime beaucoup ce son. Hein, des gringos tirés de leur premier album qui s'appelle Fratelli Bruti. On vous rappelle encore une fois hein, soirée blues donc, du o n c d côté de, de Riorge, ouverture des portes à 20h30. Je pense que ça va le faire. Toi, t es curieux de voir la guitare, c'est ça Ouais, je suis curieux de voir sur quoi il joue.、Ouais. Et toi, Sarah, t es curieuse de, de voir quoi l e b o t t e de paille. l e b o t t e de paille, <rire> d'accord, d'accord, d'accord. Pourquoi pas p i l y a pas, la maison alors. Non mais ça, ça, non, mais ça commence à m'intriguer comment il la ramène. Ah ouais, d'accord. Dans un fly case, hein, on ouais. disait. Ouais, ça,、ouais. ça se peut, ouais. Exactement. Ça、mm -hmm. fait partie de, de l'affiche technique. Voilà. On verra tout ça. Donc, du côté de, de Riorge. Tiens, on va changer de, de, style musical. On va rester dans, avec une voix black, hein, un petit peu. Anthony Joseph and Spasm Band.、Euh, coup de cœur, hein, de, de la Bell Rock cette semaine. Vous allez voir, c'est vachement, vachement, vachement bien. Un poète qui vient de l'île de Trinidad, qui a vécu en Angleterre depuis 1989. Sarah, il a un parcours exceptionnel, ce bah, Arthur. Joseph. Anthony、ah, Joseph, pardon. C'est plutôt、euh, le parcours écrivain. Ou、euh, quelqu'un qui, qui fait vraiment la poésie et qui en fait apprend les autres comment faire. Ouais, et puis Donc, au niveau、euh... de, de la musique,、euh, il s'est spécialisé dans le, ce qu'on appelle le spoken word. Aussi.、Euh, souvent accompagné de son quintet de jazz hein, qui s'appelle The Spasm Band. Premier、mmh. album sorti en 2007. Et là, il y a le nouveau hein, qui s'appelle b i r d h e d s o n C'est sur un label jazz parisien qui s'appelle Evanley Sweetness. C'est distribué en France par Naïve. A、euh, noter qu'Anthony Joseph sera en France un petit peu partout hein, pendant les prochains. Mois, dont une date pour la fête de la musique le 21 juin à Clermont-Ferrand. Tout de suite dans la Belle Rock, un extrait, c'est la première piste de ce CD, ça s'appelle Véro. C'est une histoire d'une femme appelée Véro. Véro est ce que v u s a p p e l la j a b l e s s C'est une de ces femmes que v o u t t e z dans le milieu de la nuit. Elle va se montrer vraiment b i e And when you Look, she got one cow foot and one real human foot, you know. Bring it home. Hey.、Oh. hey, bring it home. out, Relax yourself a little bit, you know. <laughs> and one day, Vera saw my brother. She saw him unfold his secrets on the riverbank. Silver fishes and the river p so haunting. And her blood take him one time. <laughs> and she b e c o m e determined to cross him between the cross cuts of her thighs. Hey!、Uh. To fold them, you know? And it was the rancid blue beer of her sex that she drained to rice, what we call sweat rice. Is that she give my b r o t h e r to drink and to eat? She r o c k in dead speed, tempo straight from the holiness church. And it's that went straight to my brother's head and to the seed, of course. So when my brother came back to Kandahar, the first thing he did was start to look for Pharaoh, you know. In the puppy, no, she in the r o o t no, she in the s i n g i n bush. I bury him down to the ground. And instead of r u n n i n o u l l really begin to feel that bound.、Ah! And he started to twist up my men up like him. t e n get e but didn't make he died in there. Oh, my Lord. Uh. Oh, uh. Come on. I'm ready. du Bon groove pour Anthony Joseph, de Spasm Band v é r o Sarah, tu crois qu'il a été nourri au... dans le biberon Il y avait un petit peu de James Brown, un、oh, petit peu quand même. Ouais Ouais, ouais. Oui. Sors de mon corps, James! Mais,、euh, mais je peux dire, hein, les paroles très très belles. belles、euh, Vraiment très bien écrites. Belle voix aussi et super groove hein, quand même.、Ah, ça, quand groove même ça groove à mort. Ça groove mort, à Donc, l'album, nouvel album hein, pour Anthony Joseph et son Spasm Band, Bird Edson. Et on vous rappelle que la date la plus proche, si vous voulez aller voir, et je pense qu'en live ça doit plutôt、Ouf. claquer,、euh, en tournée en France dans tous les prochains mois, et la fête de la musique le 21 juin à Clermont-Ferrand. Il faudra y aller. Faudra y aller.、Ah, le groupe,、euh, ouais, parce que le groupe, il a l'air d'être super, super bon.、Ah, ça、mm. va être terrible. Voilà, on vous a parlé de son bien crade pour Monofocus. Le prochain groupe sur la playlist de la Bell Rock,、eh、c'est plutôt pareil. Un groupe américain qui tire son nom de la première tragédie écrite par William Shakespeare. Sarah J'ai cherché le titre, mais je ne connais pas.、Eh、ben, et ben, c'est marqué、okay. sur ton papier, là, vas-y. Oui, je sais que le titre de. Ah、oh, Titus Andronicus. Voilà, Titus Andronicus. Apparemment, c'était la première tragédie donc, de Shakespeare et la plus sanglante, apparemment.、Mm -hmm. Ce qui va plutôt bien avec le groupe parce qu'ils font pas vraiment dans la dentelle. Et,、euh, ils sont cinq, ils viennent du New Jersey. Ils ont commencé le groupe en 2005 avec au départ un trio. Et puis le groupe s'est agrandi. Ils sont même arrivés à un moment où ils étaient 11 membres. Ils sont plus que 5 maintenant. Et en tout cas, ils font du bon bruit. Ils ont sorti leur premier album qui s'appelle The e a r i n g of Grievance. C'était aux USA l'année dernière et c'est maintenant disponible en Europe. grâce à XL distribué en France par Beggars Banquet. Rock Garage au programme de Label Rock avec Titus Andronicus, le premier album. L'album s'appelle The e a r r i n g of Grievance,、euh, disponible maintenant. En France hein, et en Europe, grâce à XL, hein, distribué par Beggars Banquet. Et puis à l'instant, Sarah, un trio américain, un punk garage, The Hats. The Hats,、ouais, s、ouais, j'aime bien ça. Ouais, c'est sympa,、ouais, j'aime bien la, la, la petite voix de, de la chanteuse,、euh, influencée par des groupes comme les Stooges, les Ramones ou alors les, les Rolling Stones, mais aussi des artistes des années 60. Ça sent, hein, Nancy Sinatra.、Mm -hmm. L'album s'appelle Look at Life Again Soon sur un label qui s'appelle Take Root Records. Pour la petite anecdote, et pour les puristes, hein, un album. Enregistré dans le studio londonien Torag,、euh, tout en mono, s'il vous plaît, par、euh, Liam Watson, voilà producteur、euh, connu et réputé qui a notamment bossé avec les Kills et les White Stripes. voilà c'est Ça bah oui, ça oui nettoie les oreilles un petit peu, hein, mais on aime bien dans la Bell e Rock de temps en temps.、Mmh. Et puis,、euh, on nous reproche des fois de, de temps en temps de s'intéresser un petit peu trop à la scène anglo-saxonne et de délaisser les artistes français. et bah、oh, écoute quand,、euh, quand on en reçoit, moi je veux bien en passer, mais、euh, ce s t pas toujours、euh, je, bah, pas super, super, super, super, des fois.、Hein. Mais en tout cas, on a bien aimé c、euh, e s e a r s s e a r s derrière le nom s e a r s se cache Cyril p a r e r un jeune artiste français installé dans la Drôme, hein, inspiré par Dominica et Jérôme Minière. Un petit retour tiens, sur son parcours, Sylvain ben En fait, c'est Mathias de Dionisos, c'est son ami d'enfance, qui l'a poussé à envoyer des maquettes aux maisons de disques. Et donc, il le fait il parie d'abord sur le label Lithium, excellent、ouais. label qui n'existe、ouais. plus malheureusement, donc, il abrite, qui abritait Dominique A et Bertrand Betch. d o n c il aimait bien l'écriture au couteau. Ouais, malheureusement, pas de réponse. Hein, pas de pas réponse. De réponse.、Euh, Dionysos, <rire> ses potes, hein, qui continue n t à l'encourager et qui lui propose d'ailleurs une première partie à Toulouse. Et puis à l'Olympia, Cyril qui se souvient. En trois concerts, je suis passé de 20 spectateurs à près de 1000. C'est le genre de proposition qui ne se refuse pas. En dernière année de contrat au collège, je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je savais aussi qu'à Paris, mes maquettes faisaient parler. Et bien, comme les, les contes de fées ont toujours une bonne fin, Sylvain, ça c e s t Un petit peu décoincé pour lui. Et ben après, une semaine après l'Olympia, il y a le label p i a s e qui le contacte. Et euh, donc euh, ils font le tri un petit peu. Ils font le、ouais. tri parce qu'il a l'air d'en avoir fait beaucoup.、Ouais. Et、euh, ils sortent il sort un morceau de mon avenir. Ouais, un album hein, qui s'appelle Un morceau de, de mon avenir. Et、euh, bah, la confirmation sur le deuxième album hein, qui va sortir le 30 mars prochain. Un album qui s'appelle Mélancolie Frénétique. Une petite série française dans la Belle Rock tout de suite avec Sears. Les gens se suivent, c'est le single. Et après un truc plutôt sympa, plutôt rigolo qui s'appelle Flop et tout le tremblement. Les gens se suivent et se ressemblent de la salive en provision. 私たちは私たちの家族の家族の家族 d 家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の s 族の家族の家族の家族の家族の家族の家 i の家族の家族の家族の家族の家族の家族の i 族の家族の家族の家族の家族の a 族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家 m e n t quoi qu'il arrive quoi qu'il en soit si je dérive je ne meurs pas Les jours se suivent, la vie nous tue. Si je me prive, je suis foutu. Les gens se crachent les uns sur les autres, et puis ce n'est pas tout. Ils se sourient devant le mur, mais le mur ne tient plus debout. そう。 Les gens se lassent de leurs amis. Ils font main basse à tour de rôle. C'est le vinaigre de leur vie. Un sentiment de r a s l e b o l Les gens s e n l a s s e t car c'est la f i n Il faut se défaire de ces nœuds. l o u b l i c r i t de nouveaux besoins. C'est la peur de devenir vieux. q u i l en soit, si je dérive, je ne meurs pas. Les jours se suivent, la vie nous tue. Si je me prive, je suis foutu. Quoi qu'il arrive, la mort me tient. Si je dérive, je me sens bien. Les g e n s se suivent, la vie nous tue. Si je salive, je me sens b i e 毎年、si、毎年、毎年、毎年、毎年、毎年、毎年、 ええ、probablement l t de cette chanson、eh?。probablement l t de cette chanson。probablement l t e e cette c h a n o Et si son auteur en personne décidait de m'en dissuader, je dirais à ses avocats Bien qu'ayant achevé son œuvre, j'en sais d e volontiers s droits. 上からあめることはないです。 Série française dans la Belle Rock sur Virgin Radio 89.4 avec pour commencer Sears, le prochain album, un deuxième album, Mélancolie, Frénétique, ça va sortir fin mars prochain chez p i a s e et puis à l'instant flop, hein, Francisco Lopez, chanteur parisien. Qui est un des membres fondateurs des disques bien? v o Il à il va sortir la semaine prochaine son quatrième album qui s'appelle Flop et tout le tremblement. On vient de s'en écouter un extrait.、Hein. Probablement le titre de cette chanson est. Il、euh, y a des titres plutôt rigolos. D'ailleurs, il y a La fête du slip, c'est la piste numéro 10. Il y a aussi、cool. euh, Les mouches p i q u e n t il y a Mal encodé. Il y a le Slip Return aussi, attention, hein, les slips.、Euh, ce que je gagne, ce que je perd. s Enfin bref, c'est、euh, plutôt sympathique hein, ce, ce label que je ne connaissais q u e、euh, très Mal hein, finalement、euh, signé à chaque fois ce disque est garanti de haute qualité artistique et technique malgré sa modicité. Il、euh, y a un site internet qui s'appelle les disques bien, bien comme、euh, c'est quelque chose de bien.com tout simplement.、Euh, un album enregistré avec Seb Martel et un cœur d'amis composé de trois filles et trois chansons. Dessus, on retrouve des compos exclusivement vocales ou alors d'autres soutenus avec un groupe qui comprend bah, du beau monde. Hein,、si、du beau monde,、compte. ouais, avec、euh, Annabelle Caz、euh, de Ferry Furnas, alors、ouais. ça je connais pas, ouais, groupe、euh, anglais américain. Bien délire, un petit peu sur le délire Rough Trade, plutôt sympathique. Ok, avec Christophe Rondomisto qui joue avec Anaïs, donc Seb Martel et Etienne j o m é qui joue avec Zombie Zombie et The Murate Monk. Ouais, ça va plutôt bien en tout cas. Flop et tout le tremblement, l'album sort le 29 janvier sur le label Les Disques Bien, c'est distribué en France par. Abeille Musique. Voilà, j'espère que vous allez bien. Il nous reste encore 19 minutes de très bons sons et on va faire、euh, carrément un gros voyage puisqu'on va quitter、euh, la France pour aller du côté du Brésil avec un trio de, de rock hein, qui vient de, de là-bas justement. Un groupe qui s'appelle Autoramas qui a débuté en 1998 avec un son influencé notamment par les B-52s, Devo, Dick, d e l Vous l'aurez compris, on parle ici de surf musique, new wave et punk rock. Ils ont déjà sorti 4 albums et en 2009 ils ont plein de nouveaux. Nouveau Projet et un titre tout de suite qui s'appelle Catchy Chorus. Commencé Avec le trio a u t o Ramas Catchy Chorus, on vous le disait, il y a un nouvel album et des projets parallèles en solo qui vont sortir, qui viennent du Brésil. Et puis on était resté dans le son des années 60 hein, avec une nouvelle sortie sur le label londonien Damage Goods, un album signé Ludela l Black, l'ancienne des Head Cotees. q u a enregistré cet album en Espagne en compagnie du groupe Les Masoniques. L'album s'appelle From This Witness Stand et ça déboîte.、Hein. Franchement, c'est bien.、Mmh. Sarah, est-ce que tu te souviens que tu m'avais ramené une nouveauté de chez Dead Young Records, tout jeune label Il n'y avait qu'une référence. Il y a une deuxième、oui. référence que tu m'appelles Que、mm -hmm. tu m'amènes, pardon. Bah oui, bah oui, bah oui parce qu'il faut penser que c'est le groupe John Joe Feather qui vient de Leeds. Ouais, et c'est un groupe, mais c'est surtout une personnalité, un、ouais, jeune,、plutôt. jeune anglais qui sort donc son deuxième single. Ça s'appelle Taxi. Si vous aimez ce genre de son, c'est un petit peu bardélique, mais c'est le genre de, de truc qu'on écoute plusieurs fois et ça commence à rentrer.、Euh, en tout cas, deuxième <rire> référent chez Dead Young Records. À noter qu'un album est prévu en ce début d'année 2009. Joe Feather, le deuxième single, le deuxième référence pour Dead Young Records Taxi, et puis à l'instant Two Sisters, Sarah, pour de la pop plutôt bien foutue, hein, on va dire, t h e p e r c i s avec un、The、titre、Pierces. boring. Oui, boring, c'est comme si. Boring, es... c'est. Oh, yeah, boring. Chillon, c h i l l o c h i l l o c h i l n Tu peux m'en parler ou. Bah oui, je peux、ouais. te parler si tu veux. Ah、oh、non, de... chiant, chiant. Ouais, c h i a l o n c h i l l o Ouais, c'est chiant. <rire> je m'en fous.、Boring. Franchement, il n'y a rien qui me remballe. Non,、euh, c'est deux sœurs qui viennent、oh. du Alabama. Alabama! Oui, mais elles sont installées à New York.、Ah、oui, parce que pour la musique, ça va mieux quand même. Oui, mais bon, en même temps, il ne faut pas dire qu'elles viennent d'Alabama non plus, parce qu'elles、bon, avaient des parents un peu plus hippies, on va dire. Un peu et qui, qui aimaient、cool. bien voyager un petit peu. Et hein,、même. Oui, et q u i nous a fait voir beaucoup de choses. Et écouter surtout beaucoup de musique, puisqu'elles、ouais. ont été nourries au son d'artistes folk que tu aimes bien, tiens, Johnny ouais, Mitchell. Et aussi un petit peu Simon Garfunkel, pourquoi ouais, un peu pas. Comme, un peu comme Ulrich, tiens, s'il si、ouais. nous écoute. Oui. <rire> <rire> oui. euh, Toute la Attends, loose. En tout cas, c'est pas nouveau hein, de Pierce 6, puisqu'elles ont sorti、euh, trois albums.、Mm. Et、euh, le nouveau, hein, 13 Tales of Love and Revenge, qui remonte déjà à 2007. Ouais, et il n'y avait de pas、vrai. de distrib en France. Et、ah、c'est chose réparée maintenant grâce à Naïve qui le sort en France. Voilà. Merci, Naïve. Et, non, je me dépêche un petit peu parce que je vois qu'il est déjà 57. Et on、oh oh. avait promis de vous jouer donc, le James Huill. On va essayer hein, de se vautrer peut-être une deuxième fois ou alors de terminer en beauté. On On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, Sarah、euh, Yes. Ouais, et puis le retour de Simon, oui, hein, Simon la semaine prochaine, avec plein de, de dates à nous annoncer dans la région autour de Lyon, Clermont, et puis évidemment de, de la bonne musique pendant les deux heures、euh, de la semaine prochaine, hein, entre 18h et 20h sur le 494. C'est c e l o On vous rappelle que demain, vous retrouvez les infos avec Anne-Sophie qui sera là demain matin pour les flashs d'infos à 7h30. Et évidemment, plein de choses à gagner tout au long de la semaine. Entre 13h et 17h. Sur le 894. Merci Sylvain d'être venu、merci、nous rendre une petite、cours. visite. Merci Sarah et merci d'avoir été fidèle. Merci à toi Sébastien. Allez, on essaye donc. James Huill,、euh, tout premier album, ça s'appelle Turning Down Water for Air. Ça sort chez Moshi Moshi, c'est distribué par Coopérative Musique. Et on espère que ça va marcher ce coup-ci. Allez, on y va, on essaye.、Voilà. Pour l'instant, ça va. Ciao tout le monde. Salut. Bye bye bye. bye. See ya. Boring. Boring. m e r d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 Dead in jazz On the way From my life To the grave